Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses, sans nul autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me blé de merveille et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandreins De manteau de velours Quand on n'a que l'amour A offrir en prière Pour les maux de la terre En simple troubadour Quand on n'a que l'amour Per la non l'unica comba da le giur quando la grammur pur chemin e force de me